Météorites m'a percé le cœur Vous sur la terre, vous avez des docteurs Transfusion de mercure J'en ai tant perdu par cette blessure Contact Contact oh. moi ma combinaison spatiale Cette poussière sidérale. Comptez-moi, il me faut à tout prix. Rejoigne mon amour dans la galaxie.